Bienvenue sur les podcasts de la Communauté PS3, aujourd'hui avec Sirius, moi-même, avec Hervé, 10 Poussins et nico 91010. Euh, aujourd'hui, pour évoquer le jeu Assassin's Creed 2, euh, édité donc, par Ubisoft, euh, et je vais laisser la parole à, à Hervé pour nous dire ce qu'il qu pense de ce jeu, euh, est-ce qu est que tu l'apprécies ou pas Hervé ben, Moi j'avais fait le 1, Assassin's Creed 1, le premier du nom, que j'avais pas du tout aimé parce qu'il était répétitif à mort, à souhait, et enfin, ennuyeux à souhait en fait. C'était toujours la même chose à faire. Et j'ai hésité longuement à prendre le 2. Et puis il était annoncé de partout en fait que justement ils avaient fait tout ce qu'il fallait pour ne pas tomber en fait dans, les, dans ce qui n'avait ce pas été bien dans le premier. Donc je l'ai pris quand même et je l'ai adoré. J'ai franchement adoré ce jeu. Ils, ils ont varié complètement euh, toutes les missions et graphiquement, il est, moi j'ai trouvé par contre graphiquement il était du même acabit que le premier, pas plus pas moins, beau, voilà, mais euh, pas aussi beau qu'un Uncharted 2 par exemple, mais beau. Euh, le gameplay est super facile à prendre en main, il est euh, jouable, enfin euh, il est super bien, il est pratique, fluide, simple, pas compliqué. Euh, les, les missions qu'il y a sont variées, sont complètes, certaines sont dures assez dur quand même mais faisable euh, et toutes les petites missions annexes qu'il y a du style euh, aller chercher les plumes euh, il y a une centaine de aller chercher ou euh, chercher les glyphes c'est des, euh, des images en fait qui sont codées dans les murs avec euh, visibles que avec la vue de l'aigle qui est une vue spéciale dans le jeu en fait et euh, euh, Non, j'ai trouvé que ça donnait beaucoup d'attrait au jeu, beaucoup de diversité, beaucoup d'envie. et Il y a eu une histoire aussi qui m'a, qui m'a énormément branché et je voulais absolument voir la fin. Et c'est un des rares jeux en fait où j'arrivais pas à quitter la console pour pour, pour savoir la fin du la, la fin de l'histoire. Donc euh, voilà, donc un, un jeu que j'ai vraiment adoré. Ok, Nico, t'en en penses quoi Bah là, passer bah derrière Poussin, c'est c'est pas évident parce qu'il a à peu près tout dit et euh, je suis un peu sur... pas d'accord sur, sur tout ce qu'il dit. Euh, moi la seule chose que j'ai pas aimé sur ce jeu c'est justement euh, ces fameux glyphes qui pour moi n'apportaient rien du tout euh, au jeu et il y en a même qui étaient franchement chiants à décrocher. Euh, tu parlais des, des, des plumes à aller chercher et c'est vrai que d'habitude ce genre d'objectif euh, euh, dans, dans les autres jeux c'est carrément chiant à faire. Et euh, bon là carrément on l'a fait pour, pour platiner le jeu et finalement bah, ça a été un, un moment sympa aussi d'aller chercher les plus Ça nous a permis de découvrir des, des coins de, de la carte qu'on ne serait pas allé euh, tout seul. Euh, donc pareil que Poussin, j'ai fait le, le premier que j'ai bien aimé moi, mais que j'ai trouvé très répétitif et que, donc, que je je suis pas allé à la fin. Et, et là euh, vraiment j'ai sur, sur le 2, j'ai vraiment voulu euh, aller à la fin. C'est un jeu que j'ai qu'on m'a offert parce que je, je, je l'aurais jamais acheté euh, connaissant le premier et euh, finalement j'en étais vraiment très content euh, par contre euh, moi je l'ai trouvé plus beau que le premier j'ai eu l'occasion de remettre le premier euh, il n'y a pas longtemps dans, dans la Playstation et euh, il y a quand même une grosse évolution euh, voilà euh, des évolutions par rapport au premier euh, vous avez la possibilité euh, Euh, d'acheter pas mal de, de choses pour, euh, pour restaurer ce qu'ils appellent la résidence familiale et euh, enfin, c'est assez sympa à faire euh, c est, c est, vous achetez des tableaux des armes euh, des habits euh, c'est très sympa à faire euh, vous pouvez aussi acheter des, des, des, des prostituées pour aller pour euh, aller euh, pour aller euh, embêter les gardes pour que vous puissiez faire euh, des di diversions et, et faire ce que vous avez à faire, euh, aller voler quelque chose. Ou... Non vraiment c'est vraiment sympa. Euh, ils ont rajouté des armes aussi si je me souviens bien. Euh, la double lame est, est jouissive. Euh, vous avez un pistolet aussi je crois, si je me souviens bien. Enfin euh, il y a plein de choses, plein de petites choses comme ça finalement qui sont vraiment des petites choses et qui apporte énormément au jeu, euh, vraiment c'est une super surprise. Quoi. Je tiens à préciser que ce jeu n'est pas sexuel, hein, parce que tu as parlé de prostituée, de joueuse. Ouais. Enfin, c'est un, jeu... voilà, voilà. un jeu soft. Hein. Ouais, ouais, non, c est, c est... Donc pour moi, euh, bah, je ne pas trop original, je pense un peu la même chose que vous. De toute façon c'est un jeu qui a eu un, enfin, qui a un fort succès, c'est qu'il y a aussi des raisons. Euh, moi le premier, je l'ai absolument pas aimé non plus. C'est pour ça que j'ai fortement hésité à acheter le deuxième et puis, bah, devant, euh, devant les conseils, euh, je l'ai pris. Et le premier, ça fait partie d'un des jeux que j'ai revendus les derniers plus vite possibles. Euh, le premier, mais il était chiant à, à mourir. Quoi. Euh, toujours la même chose. Euh, il il, il m'a vite saoulé, le premier. Et le deuxième, c'est vrai, je ne sais pas, ils ont corrigé. Euh, je ne serais pas trop expliquer euh, en quoi il est vraiment différent, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils ont corrigé euh, l'aspect répétitif et et il est vraiment plaisant euh, donc, euh, enfin, on, on sent que c'est un jeu qui est vraiment très abouti dans le sens où euh, même s'il y a quelques anachronismes euh, il y a un côté historique qui, qui est prenant Donc, ça se passe à, euh, durant la renaissance là, euh, à Venise euh, en Italie enfin, il y a, il y a, au niveau visuel il y a, il y a, il y a des détails partout, la, vie, enfin, la ville elle vit partout, quand vous traversez la ville il y a des, je sais plus, il y a des jongleurs il y a des... Il y, a, il, y a, il y a des gens partout qui font vivre la ville euh, peut-être ce qu'il manquait justement peut-être au, au premier euh, bon le scénario il est assez prenant euh, les musiques sont très belles enfin, bon, c'est vrai qu'on sent que c'est vraiment une grosse production avec un, un très bon jeu à la finale euh, ce qu'on peut peut-être quand même regretter c'est l'histoire des DLC donc euh, en fait euh, c'est un jeu quand je l'ai entamé euh, J'arrête un petit peu les trophées euh, par chapitre, et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est un peu bizarre parce qu'on se rend compte que sur deux chapitres il manque des trophées, et en fait on les saute ces chapitres là, et en fait euh, bah, ils sont euh, disponibles plus tard euh, à la vente, euh, en contenu téléchargeable à 4 ou 5 euros l'unité, bon, c'est moyennement moyen euh, dans le sens où euh, bah, pourquoi ils ne sont pas directement intégrés dans le jeu, euh, en plein milieu du jeu, et qu'ils sont à vendre à part. Ça c'est les dures lois du commerce. Eh bien écoutez, sur ce, euh, vous pouvez nous retrouver sur le site des podcasts, sur euh, PlayStation3.mypodcast.com et à bientôt. Salut Salut Salut